Le podcast Auto est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Luc Desormeaux au micro, j'espère que vous allez bien. Et ce soir avec moi, mais aujourd'hui, ça peut toujours dépendre quand vous écoutez l'émission, j'ai mes deux comparses habituels, l'équipe euh, régulière est de retour, et j'ai nommé Martin Sagala. Salut Martin. Salut Luc. Ça va bien? Ben oui, puis toi? Ben oui. Et Jean-François Beaulieu, salut Jean-François. Hello, hello, ça va? Ça va très bien. Ben oui, même euh, si euh, les alouettes, c'est terminé, malheureusement. Euh, c'est terminé, mais... Euh... On regarde pour l'année prochaine déjà, et euh, ça, ça regarde déjà bien pour l'année prochaine. Ouais, tant mieux, j'espère. C'est ouais. juste plate, j'ai regardé la dernière partie, puis je trouvais qu'il avait travaillé fort, puis qu'il aurait mérité de gagner, mais bon. En, ouais, en, en prolongation, c'est comme, tu sais jamais trop voilà. ce qu'on se Ouais. c'est sûr c'est un petit peu une game un petit peu plate aussi. À la, à la fin, ça a comme. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vraiment pas. Ouais. Mais, on ouais. a eu euh, une belle performance des joueurs vedettes, puis je sens qu'année prochaine, ils vont être encore plus forts. On va espérer. On... Ouais. Qu'est-ce ouais. que se prouve? Ah, oui. Parce qu'à Montréal, On peut le pour que ça, gagne. Parce que ça doit être plus agréable de travailler quand, le... quand ça gagne. Je te ouais. dirais que c'est plus ça le fun quand ils gagnent, quand ils perdent. Ouais. <rire> Puis, Puis le monde... moins tard. Le monde à Montréal, si c'est pas les Canadiens, euh, si ça perd, ça... l'intérêt part vite. Euh, ouais. Même avec les Canadiens, quand ils perdent, l'intérêt part vite. Oui, mais le monde crie quand les Canadiens perdent. Ah, oh, ça crie pareil. Je dirais que ça crie pareil. Il <rire> <Okay. rire> okay. y, y, y a jouais. des fanatiques dans tout. Ouais. Ah, oh boy, oui, dans tout. J'imagine, vu que t'es proche, t'en entends beaucoup parler. Fait quand... Ok oui. Ouais. Il y a des fans, il y a des, des fous, puis il y a des... des. Fafans un peu fous. Il y en a pas mal. Il y en a pas. dans toutes les, moi, toutes les sphères du sport euh, professionnel. Donc, messieurs, ce soir, on va commencer avec <rire> quelques petites nouvelles. Fafan de course de tracteur à gazon. Oui, c'est aussi. <rire> <rire> Je suis fan de course, de trottinette, peu importe. Euh, donc, on va commencer avec une coupe de nouvelles. Après ça, on va y aller avec Jean-François. Tu vas nous parler de NASCAR parce que ça, ça achève. Ça achève. Euh, il y a aussi un, un grand qui prend sa retraite. Ouais. Euh, et ça a l'air bien regardé pour lui cette année. Ouais. Donc, euh, on va commencer avec des nouvelles. Après ça, on, euh, on va y aller avec ton, ton, ton petite partie sur le NASCAR. Euh, bon, on va commencer avec euh, la Jacques qui a annoncé... Les euh, trois finalistes dans chaque catégorie pour euh, titre de voiture canadienne de l'année 2016. La Jacques dont euh, je ne fais pas encore partie, mais si la tendance se maintient, si tout va bien, ça sera fait d'ici la fin de l'année. Euh, ah oui, euh, ouais, ça, serait, ça serait intéressant. J'ai fait, fait ma demande et euh, la demande a été envoyée au conseil d'administration. Puis après ça, c'est à eux de décider... Euh, si j'en vaut la peine ou pas. On va espérer qu'il ait pris quelques verres avant de, de je veux dire oui ou non. Pas oh, besoin, oui, ils vont dire oui tout de suite. Non, non, oh, mais avec un petit, petit verre dans le nez, des fois, ça, ça rend les choses <rire> plus faciles. en vote ça motive toujours. C'est ah, ça, je, là. Je pas ça, veut, ça veut dire que tu vas pouvoir essayer plus de voitures. Il y a peut-être des chances il ah. euh, y, y a plein d'affaires euh, amusantes euh, et intéressantes quand tu fais partie de l'Ajac mais c'est aussi une crédibilité euh, ouais. que, tu, que tu gagnes parce que tu fais partie d'une un, association journalistique, je veux dire, l'Ajac est reconnu euh, puis aussi je veux pouvoir euh, montrer aussi que l'Ajac c'est bien dans d'autres sphères t'sais, je ne joue pas nécessairement dans les mêmes tales que tous les journalistes automobiles je fais autre chose Donc, c'est okay. représenter la Jacques dans une autre catégorie, c'est quand, quand même bien. Euh, parce que le podcast, on s'entend, pas, euh, c'est pas très, très développé dans l'univers de l'automobile, euh, même Au pense Québec. Je pense qu'à date, on est encore les seuls. Il euh, y en a peut-être des émissions de radio qui sont refaites en podcast, mais podcast, podcast, euh, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, je ne que... les ai pas entendu. Non, mais je ne me pense pas à Vagardis pour ça, pour rien non plus, mais tu sais, c'est le fun, c'est une passion, j'aime ça, j'aime faire ça avec le, les gens avec qui je le fais, puis je vais continuer à le faire. Donc, on, on espère, on se croise les doigts, puis euh, c'est ça. Si jamais ça arrive, bien, vous allez le savoir sur toute l'émission tout de suite après que ça, ça, ça soit arrivé. Donc, euh, c'est ça, l'Ajax, ça a été euh, le test fest. Euh, qui s'est passé il quelques semaines j'en avais parlé avec Marc Bouchard euh, c'est pas l'émission de la semaine passée c'est l'autre émission de la semaine avant la semaine passée j'étais seul mais euh, ça j'avais fait avec Marc Bouchard on avait parlé de toutes sortes d'affaires dont le test fesse ça c'est les résultats des tests faits par les journalistes à la JAC au test fesse euh, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission le test fesse c'est tout simplement une semaine d'essais intensifs de voitures les journalistes sont, euh, choisissent deux catégories Et il essaient toutes les voitures euh, qui sont en liste dans cette catégorie-là et choisissent les meilleures. Et de ces choix-là, euh, il y a une, une agence qui, euh, qui, qui compile ces chiffres-là et euh, qui choisissent les trois meilleurs de la catégorie selon les résultats des journalistes. Donc, si on y va avec meilleure petite voiture, euh, les trois finalistes sont la. c'est en ordre alphabétique, c'est pas en ordre de choix ou de préférence ou de rien. Là. Euh, la première, c'est la nouvelle Honda Civic Berlin, la Toyota Yaris Berlin et la Volkswagen Jetta 1.4 TSI. Euh, je mettrais peut-être un petit 2 sur la nouvelle Honda Civic. Euh, mais c'est ça de même, je ne l'ai même pas essayé, là, mais j'ai l'impression la nouvelle Honda Civic, d'après ce que j'en en entends parler, est plutôt assez excellente. Euh, meilleure voiture familiale, on a la Chevrolet Volt, C'est quand même bien, un nouvelle Volt. J'en ai croisé une l'autre jour. Oui, à, à part le, le look, il faut que je m'habitue parce que ça, ça, ça a juste l'air d'une nouvelle cruise. Euh, ben, ça, ça a l'air que la technologie, le confort et tout ça, c'est tout amélioré. J'ai bien hâte de pouvoir euh, mettre la main sur une. Ça va probablement aller l'année prochaine, peut-être mi-année ou tard dans l'année parce que, à ce que je sache, elle est pas mal en demande. Mais tu ne l'as pas aimé, tu ne l'as pas trouvée à ton goût? Okay, je J'ai <rire> jamais été un early adopter de toute façon. Mais la vol, vol tu sais malgré tout le respect que je peux avoir pour ce véhicule là, je trouve quand même que euh, c'est comme essayer de se promener debout sous la couverture de son char en train de crier à tout le monde "Hé, hey, regarde, j'ai une voiture écologique. Regarde, regarde, elle est là." Je suis pas capable. OK. Ben, moi je ne un une peu leaf. comme une immièvre. Non, puis mal fait. Ben, elle a l'air d'un poisson, mais c'est moins grave. OK. Il n'y a pas le look sous coupe volante. comme. Ben, la, Volt a, le, la nouvelle volte a plus le look sous coupe volante. Comme j'ai dit, ça, ça a presque l'air d'une une coupe -volante, volante tu fais rentrer dedans par une civique. Mais... OK. <rire> mais... <rire> Qui est en train de se transformer en. Non, euh... mais c'est pas gay. Ça, ça fait... Elle, pas... elle, elle cade bien dans le cadre du trafic. Oui, c'est ça. Elle sort moins du lot. Jamais le look un peu carré, un peu différent de l'autre. mais coupe On va, va s'habituer. Euh, donc, Chevrolet Volt, Hyundai Sonata hybride, euh, la nouvelle, la 2016, et Volkswagen Vol euh, Golf, Sportswagon 1.8 TSI. J'ai pas ah, dit TDI à non, date, j'ai dit aucun TDI. Euh, parce que je pense que le TDI sera pas là. Euh, meilleure voiture sport à moins de 50 000 Mazda MX-5. Est-ce que quelqu'un est surpris? Euh, mini John Cooper Works 3 portes. Euh, je ne suis pas un fan des mini, donc je ne mettrai pas mon 2 là-dessus parce que, bon, une boîte carrée, euh, il me semble que ça ne change jamais puis il me semble que la mini devient de moins en moins mini. Mais il y en a de plus en plus de variations. De... À un moment donné, Ce ça ne finit plus. Là. Euh, Volkswagen Golf R. Euh, même si j'aime beaucoup la Golf R, je mettrais mon petit 2 sur la MX-5. Mais bon, c'est... Euh... C'est juste mon opinion. Euh, meilleure voiture sport de plus de 50 000 Donc, euh, <rire> en termes euh, faciles, ce qu'on ne peut pas se payer. Euh, Cadillac, Cadillac ATS-V, euh, que j'aimerais bien, bien passer ça. une semaine avec. Euh, Ford Shelby GT 350. Je euh, oh, oh, oh. oui. passerait plus qu'une semaine avec. <rire> J'aurais aimé aller au test, aller au test fest juste pour conduire la, la Shelby GT 350. <rire> c euh, ouais. Et Mercedes AMG C63S. Euh, le nom est affreux. Monsieur, mais... Monsieur tout le monde. Ouais, mais la voiture doit être assez incroyable. C'est si... très allemand hein, comme nom. Très, très. Euh, oui. Si j... ma mémoire est bonne, c'est ce que notre ami Marc Bouchard est allé conduire en Espagne cette semaine. Euh, ah. Ouais. Fait que euh, je vais l'inviter pour qu'il y en nous en parler parce qu'il a mis une photo sur Facebook et. Euh, dans un noir mât, euh, avec des, des jantes noires et tout le kit noirci, là, euh, ça a l'air méchant. Donc, euh, ouais, euh, ça ne me dérangerait pas d'avoir ça pour Finalement, cette liste-là, ces trois-là, euh, vous pouvez me bouquer ça quand vous voulez. Donc, GM, Ford et euh, Mercedes. <rire> non, c'est bon. Euh, <rire> meilleure voiture de prestige de... l'essai. Oui, c'est un gars ça mais j'ai eu peur avant. Euh, meilleure voiture de prestige de performance. Encore là. Cadillac CTS V. Fait que l'autre c'est la ATS, ça c'est la un petit peu plus grosse CTS V. V, là, c'est le modèle avec un V8 euh, supercharged euh, t'sais, fait que compresseur volumétrique, patente, tout à En c'est ça. Euh, oh, merci... Ouais, c'est La bête. La bête. Euh, Mercedes AMG GTS. <rire> euh, qui est un autre bébitte assez incroyable que marc c'est comme... un peu comme V. <rire> ouais, c'est ça. AMG, c'est un peu comme V, c'est un peu comme Shelby, c'est un peu comme, euh, comme, comme, comme les, les... Comme euh... M, puis comme... Moi, ouais, c'est ça, comme M, comme euh, SRT euh, et autres. Ceux que ça pourrait intéresser ont déjà compris depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont peut-être les moyens de s'en acheter une ont, ont déjà compris, ou les, les, les fans de la marque. Et, euh, bon, une voiture que... J'ai toujours aimé et que j'aimerais bien avoir dans mon dans mon entrée de garage pour euh, long terme Porsche Cayman GT4. Uh -huh. je, me, je me contenterais d'une Porsche Cayman euh, de base, mais une Porsche Cayman GT4, euh, je dirais pas non. C'est pour euh, un essai à long terme. Tu sais, ouais si ouais, genre, genre <rire> un, un petit trois semaines un mois six mois même c'est pas grave. l'été. Tu vas au Moi oui au Une Porsche, une, ben, tu passes la Cayman je. La GT4, je ne pense pas qu'elle est quatre roues motrices. Je ne pense pas qu'elle se fait en quatre roues motrices. Quoi que GT4 bien. veut peut-être dire ça. Là. Bon, mais ça, euh, les roues motrices. Ouais, mais... Le seul problème, c'est les antipatinages qui probablement vont même t'empêcher de sortir de la cour chez vous. Mais pas ça. ça. Ça dépend où, quel, dans quel mode tu le mets. Parce que pour l'avoir conduit euh, l'année passée euh, au, au Camp 4 sur la glace, euh, ça dépend dans quel mode tu le mets. Meilleur VUS de moins de 35 000 Honda HRV. Jeep Renegade. C'est quand même bien d'avoir un produit, un produit Jeep là-dedans. Euh, il ouais. y, y a les fans de Jeep et il y a les dénigreurs de Jeep. Il euh, y a rarement du monde entre les deux. <rire> Donc... mais le petit Renegade, ça c'était celui qui était sur la grosse Fiat 500 ou quelque chose de même, je pense. Oui, c'est le même que le Fiat 500X euh, bâti sur la plateforme de la Fiat 500L. Euh, c'est ça. C'est ça, mais c'est la même chose qu'une Fiat 500X avec un look différent puis peut-être un peu plus... Euh, C'est le Jeep les... hors route. C'est le, le, le nouveau Jeep Compass. <rire> ben, ben non, le Compass. Ben le Compass va mourir. C'est le Jeep pour les, les personnes qui veulent un Jeep sans avoir besoin d'un Jeep. Ouais, c'est un Jeep, un Jeep de ville. Comme un Patriote, comme un Compass, c'est ça. C'est un Jeep ouais. que le dénivelé qui va prendre, c'est une route de gravel puis une chaîne de trottoir. Là. Ouais, sauf que le Jeep Renegade, il y a une version Trailhawk, puis ça a l'air qu'il est capable de se donner. Oui. Euh, et Mazda, c'est. Ça, ça, ça doit être assez. Oui, ouais, ouais c'est. Ouais, ça a peut-être pas peint. Euh, Il y a une bouille assez euh, ouais, sympathique. Oui, sympathique. Bébé joufflu. Ouais. Mais euh, non, j'aimerais pas ça aussi, euh, essayer ça. Puis bon, le dernier Mazda CX3 que j'ai essayé, euh, que je vais vous reparler euh, dans un avenir approché, parce que je l'ai euh, reconduit. Je l'ai conduit une deuxième fois. Euh, je l'avais eu en modèle euh, traction avant. J'ai eu la chance de le revoir en modèle 4 roues motrices, la version GT avec euh, le cuir et, et tout, tout vraiment tout équipé. Là. Euh, je vais vous en reparler dans un avenir rapproché. Meilleur VUS entre 35 000 et 60 000 Parce que le domaine du VUS, il y a comme beaucoup de différences de prix. Euh, le nouveau Honda Pilot, le nouveau Hyundai Tucson ou Tucson, dépendant comment vous le voulez le nommer. Et le nouveau Kia Sorento. Euh, Sorento que j'ai bien aimé. Et j ai, j ai, je l'ai déjà dit, c'est probablement la voiture que j'ai passé le plus de temps derrière le volant cette année. Euh, qui disait, qui, qui disait euh, Kia Sorento pour moi disait Voyage à Mont-Tremblant. Je <rire> allé trois fois sur Sorento. Puis les trois fois, j'étais <rire> à Tremblant avec. <rire> il, y comme, il y a comme un, un pattern. Euh, J'avais eu le Sorento quand j'étais... J'avais eu le Sorento 2015 quand j'étais allé chez Porsche. Fait que j'avais un Sorento 2015 pour descendre euh, dans le coin de Tremblant pour aller chez Porsche. Après ça, deux, une couple de semaines plus tard, j'avais le lancement du Sorento 2016 à Tremblant. Fait que j'étais descendu de Montréal à Tremblant avec un Sorento 2016. Parce que c'est nous autres qui apportaient les voitures de flotte là-bas. On les ramenait, ils nettoyaient, Puis l'autre vague de journalistes ramassait les Sorento puis remontait là-bas. Ça avait été vraiment un week-end incroyable là. C'était super le fun de conduire le Sorento dans des petites routes sur, au Mont Tremblant. Tu sais, de la neige. Puis après ça, tu prenais de l'asphalte. Puis euh, ça avait été vraiment intéressant. Puis des belles places pour prendre des photos. J'avais vraiment trouvé ça le fun. Puis j'ai re-eu un Sorento quand j'ai été invité à Tremblant pour aller euh, la, la fin de semaine de la Coupe Micra. ben j'avais eu un Kia Sorento pour descendre à Tremblant. Fait que qui dit Kia Sorento, pour moi, dit... Euh, du Mont-Tremblant donc si jamais euh, à un moment donné je me fais réoffrir un autre Sorento par Kia ben je vais être pogné par le Mont-Tremblant prévu ou pas euh, même si t'as pas à faire là même si j'ai pas à faire là faut que j'aille faire un tour ouais. euh, meilleur VUS plus de 60 000$ on y va avec le Lincoln MKX euh, qui est quand même bien un produit Lincoln dans le top 3 euh, je suis surpris Tout le monde aime ça euh, frapper sur Lincoln euh, parce que, bon, ça va pas super bien. Bon, les modèles, le monde les aime pas, tout ça. Mais de voir un, un VUS... Euh, dans le top 3, j'ai été euh, quand même agréablement surpris. Pas que j'ai un parti pris pour Ford ou Lincoln, mais je trouve ça bien que Lincoln puisse remonter la pente. Là, parce que depuis un bout de temps, tout le monde regarde euh, Cadillac, puis ça, ça va quand même assez bien, ils sortent des modèles euh, quand même intéressants. Puis là, le monde, on dirait, regarde Lincoln, disent, ouais, Lincoln ça va mourir. Hein? Lincoln a continué de se chercher pendant longtemps. Ouais, je pense qu'il se cherche encore un peu, mais il commence à sortir des produits super intéressants. Euh, j'ai fait la, la voiture de Lincoln, le MKZ. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis je l'ai trouvé super le fun. C'est super confortable. Euh, L'intérieur était vraiment bien. Je pense que c'est une excellente je... voiture. C'est juste que c'est mal connu. Je, ben, puis... je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il y a une chose que j'ai. Qui... l'impression que ça laisse. Mm. Quand on regarde la gamme de chez Lincoln, on est capable de voir la parenté avec les modèles chez Ford. Oui, facilement. Si on regarde chez Cadillac, c'est très difficile de voir la parenté à part certains modèles, là, que c'est flagrant, là. mais la plupart, leur trouver une parenté ailleurs. C'est plus dur. C'est beaucoup plus dur, même pour ceux qui en ont une, quand c'est pas une plateforme exclusive ou quelque chose. La parenté est plus dure à définir beaucoup, puis c'est pas... Le moteur de Cadillac va être quelques années plus tard utilisés dans d'autres GM et pas les moteurs en général de chez GM vont être utilisés dans le Cadillac automatiquement contrairement non, à chez Lincoln où on pige, dans la, on pige dans les boîtes de morceaux de Ford là, à tour de bras oui oh, c'est exactement le résultat ça. est super beau mais un peu comme les Lexus qui étaient des caméras en Dimanche et des affaires comme ça oui c'est ouais, ça ils ne sont peut-être pas rendus encore au point d'être capables de dissocier complètement euh, les modèles C'est peut-être pas l'intention de... non plus. Peut-être pas, mais à un moment donné, faut... ça prendrait un, un image, une image vraiment différente parce que... Ça. À un moment donné tu L'image de marque, je sens que tous les 5-6 ans, bon, on fait une nouvelle calandre puis on repart ouais. en eux. <rire> ouais, non, mais peut-être des modèles là, sur des plateformes spécifiques, mais c'est parce que ça coûte cher à un moment donné, il faut que tu réutilises ton stock. C'est parce qu'à les... un moment donné... T'sais, le monde mais, le mais regarde Cadillac ça Cadillac aussi pige à tour de bras d'un des chez GM c'est juste que c'est fait avec une subtilité ça saute pas au visage tout de ouais. suite tu à part peut-être pour un ERV puis un Cadillac Escalade là. ouais c'est ça mais tu sais mais ben, comprends ce que je veux dire Oui, oui. <rire> mais tu sais c'est ça mais tu sais comme à un moment donné tu regardes la gamme de prix aussi tu sais Cadillac tu sais un peu pourquoi mm. tu payes mais quand tu regardes mettons chez, chez Ford tu vas te chercher une, une fusion titanium tout équipée ben tu vas payer probablement pas mal moins cher que l'équivalent chez, euh, chez Lincoln pour MKZ, tu sais. Puis, tu oh oui, à peu ben... près le même équipement, tu as, as autant de choses en, dans ton auto. Oui, oh, la, la, la, la trim est différente, puis l'image de marque n'est pas la même non plus. C'est ça, mais, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est de voir aussi le prix que tu payes. faut que tu justifies payer pour ben, un Lincoln au ben, lieu d'un Ford. Oui. Mais, en tout cas, ils ont des bons produits. Je pense oh, qu'ils sont, sont sur le bon chemin. Euh, pour voir ce que ça va donner dans le futur euh, donc Lincoln euh, on va récapituler le meilleur VUS à plus de 60 000 dollars parce qu'on a comme dérapé l'hiver s'en vient on a dérapé euh, Lincoln MKX Mercedes-Benz GLE coupé le GLE c'est euh, l'espèce de petit VUS de Mercedes euh, que j'aimerais bien essayer un jour je trouve euh, je le trouve joli et le nouveau Volvo XC90 ça fait je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Volvo dans le top 3. Euh, je ne sais pas. Je pense que ça a fait du bien euh, qu'ils soient achetés par les, les Chinois et qu'ils leur laissent un peu de latitude à faire un peu ce qu'ils veulent. De la corde et de l'argent. Oui, c'est ça. <rire> Tout ça fait, ce qu'ils avaient de besoin. Ça fait du bien parce qu'ils font, euh, font des beaux produits. Puis Je pense c est, c est que c'est aujourd'hui que j'ai vu qu'il y aurait un XC90 Polestar. La version euh, un petit peu genre AMG, Shelby, euh, machin truc. De chez, de chez Volvo. Euh, ça pourrait être intéressant. Euh, puis après ça, on y va avec euh, les camionnettes. Les meilleures Camionnette, Chevrolet Silverado, GMC Canyon, on spécifie diesel, puis Toyota Tacoma 4x4 à cabine double. Commencez à être spécifique un peu, là, mais ça, c'est les choix camionnettes. Euh, je suis surpris de ne pas avoir f 150 là-dedans, ou à moins que f 150 mmh. était là l'année passée. Je suis content de voir une petite camionnette avec un moteur diesel. Ouais, oui, c'est Ça manquait. Ouais, le diesel est mal aimé. Depuis oui. les, de, non, mais oui. depuis les S10 des années 80, ça n'existait ça plus, une petite camionnette diesel. Oui, mais là... Euh... Tu veux dire, un Canyon, c'est pas si petit. Non, mais ça reste <rire> mais cool. dans... OK, c'est énorme, mais n'importe quel véhicule est énorme. J'ai vu quelqu'un l'autre jour, justement, qui me montrait une photo d'un Buick Le Sable 84. Tu sais, quand on dit ça, on a toute l'impression que c'est un porte-avions, hein? <rire> mais, je peux te dire que stationné à côté d'une Sentra, là... À la Sandra elle avait l'air d'un troc à côté. <rire> c'est pas si gros que ça. Fait que tu sais, c'est relatif. Même, je prends mon vieux Rambler 66, c'est une tout petite voiture quand je vais me promener. Un intermédiaire est énorme à côté. Ouais. Fait que ouais. tu sais, les proportions sont quand même... Écoute, j'ai conduit... Récemment, un... je vais en reparler un autre tantôt, probablement, là, je je l'ai pas conduit assez longtemps, mais je vais le reconduire. Mais un Sierra Denali HD, écoute, c'est gros, là, ça a pas de bon sens. Ouais. ouais c'est ça. C'est supposé être ca une camionnette intermédiaire, là, mais c'est. C'est une camionnette pleine grandeur. Mais ouais. hey, écoute, une... j'ai eu des pick-up Sierra, là, des années 90, puis des années 80, ça avait jamais ce grosseur-là. Ouais. C'est ça, fait que euh, c est, c est, c est, ça devient de plus en plus gros, les, petits, les petites choses deviennent un petit peu plus grosses, on parlait de la le, mini, c'est le canyon, c'est la taille d'un Dakota, ouais. Ouais, ça. Ça, ça, commence, euh, ça commence à être un petit peu plus gros, euh, donc c'est ça pour euh, les finalistes, euh, les choix euh, finaux euh, vont être dévoilés à Toronto, le 24 novembre prochain, donc on va vous en reparler dans deux semaines. Euh, ça, on va avoir les trois finalistes, euh, de chaque, euh, on va avoir euh, le finaliste de chaque catégorie, donc le gagnant de chaque catégorie, euh, puis après ça, là, aux alentours du, euh, du Salon de Montréal, on va savoir qui va avoir été choisi, ils vont en choisir trois dans, cette, euh, dans la liste de gagnants, Il va en avoir trois qui vont être annoncés. Donc, les trois finalistes vont être annoncés au Salon de l'Auto de Montréal au mois de janvier. Et puis, au Salon de Toronto, on annonce le gagnant de la voiture de l'année. Donc, euh, c'est ça. Donc, il va y avoir un gagnant par chaque, de chaque catégorie qu'on vient de vous nommer. Dans cette catégorie-là, les journalistes vont revoter. Ils vont faire un top trois. Puis, dans ce top, top 3-là, ça va être la voiture canadienne de l'année qui va être euh, déclarée gagnante. Fait que je ne sais pas ce que ça va être... Euh... J'ai l'impression que ça pourrait être euh, probablement la Civic ou quelque chose comme ça. La Civic est, est toujours une voiture populaire, mais ça pourrait être la Mazda MX5. La Mazda MX5, tout le monde la louange. À chaque fois que j'entends quelqu'un parler de la MX5, ça, ça me dit toujours que c'est incroyablement merveilleux puis que c'est comme tellement euh, revenir à la base de la, la Miata là, des années 80, fin 80. C'est fin des années 80, je pense, quelque chose comme ça que ça a sorti la première. Je pense que c'est 89. Ouais, c'est ça. ça J'ai 90, ça. fin 80, fin 80 là, mais que ça revient vraiment à la base de la Miata. C'est comme la meilleure Miata depuis la première, et puis peut-être même meilleure que l'original. Fait que c'est quand même bien. Donc, une coupe d'autres petites nouvelles. La semaine passée, je vous parlais que euh, Hyundai avait décidé de recréer euh, de créer une marque Genesis. Donc, Genesis ne sera plus une voiture. Ça va être une marque maintenant. Et, euh, bon, la, la, la présente voiture qui s'appelle la Genesis ne s'appellera pas la Genesis Genesis. Euh, euh, parce, parce que là, il faudrait ramener Phil Collins. Pis toute la ça va devenir comme un album éponyme de mauvais goût. Ça, c'est ça. Donc, euh, j'avais déjà mentionné que, que la, les autos Genesis vont prendre euh, la nomenclature G avec un chiffre. Donc, euh, ah. je regarde vers toi, Infinity. <rire> oui, c'est ça. J'ai 35, j'ai 37, j'ai quelque chose. Et puis, il y fin... avait aucune parenté ni proportion. Ouais. Quoi. Fait que euh, Infinity sont allés vers des Q, hein, Q50, Q60, oui. Q90. C'est un meilleur choix marketing. Ben là. <rire> euh, donc, Genesis a dit, ah, ah, ah, vous avez laissé la lettre, on va la prendre. Donc, euh, <rire> la Genesis qu'on connaît présentement sous le nom Hyundai, Genesis va devenir la Genesis G80. Euh, C'est le, le nom affreux de la Equus. Non, la Equus va devenir une, euh, une Genesis. Une Genesis, j'imagine. Elle va devenir la Genesis G90. Ah, ok, ça va tout être DG maintenant. Tout DG maintenant. Ah, euh, ah, Il ah, ah, y, ah. y a des rumeurs qu'il va y avoir un VUS de luxe. Euh, GX80, GX90, GXM44Z, G80X, G90. On G80 va continuer X, X. comme les chars allemands avec des codes postaux Youpi. Ouais, c'est ça. <rire> euh, donc, c'est ça. Je ne sais pas s'ils vont mettre le X parce qu'il y a toujours un X quand c'est un, un VUS, normalement, dans une Nomenclature un, un de. Comme, ouais, Ben, Mazda, euh, CX, CX9, CX5. Euh, CX3. Donc, il y a toujours un, un X pour sport. crossover. Ouais. Fait qu il, fait que c'est ça. Fait il parle de plusieurs modèles d'ici, euh, euh, 2020, d'ici 2020. Euh, fait que la G80, c'est la nouvelle Genesis. Ils vont la retravailler, l'avoir avoir une allure un peu différente. Là, on peut voir euh, des, des spy shots un peu partout, là. Euh, elle, elle a l'air jolie. Regarde, j'ai conduit la, la Genesis. Je pense que vous en ai, je vous ai jamais parlé. Euh, faut je vous en parle bientôt, là. Euh, J'ai trouvé que c'est une excellente voiture. Bon, c'est hyper bien fait. C'est bien fini. Vraiment, je, euh, Hyundai ont euh, réussi à, à construire une voiture qui, tu sais, ça vaut son prix. C'est une voiture qui est hyper confortable puis elle, elle, elle, elle vraiment a vraiment tout pour être intéressante. Elle travaille euh, fort là-dessus. Elle travaille vraiment fort. Puis elle, elle venait quatre roues motrices de base. Tu n'as pas d'autre chose qu'une qu quatre roues motrices dans Genesis. Tu as un V6, tu as un V8, mais c'est all-wheel drive. C'est dès le modèle de base. C'est super intéressant. Euh, la Equus, ben elle, je ne l'ai jamais conduite. J'ai conduit la K900 chez, euh, chez Kia, là, qui est le pendant de la Equus, euh, chez, chez, euh, chez Hyundai. Euh, elle, elle va devenir la G90. Vous pouvez trouver des photos. Là. Elle, a été, euh, elle a été présentée en Corée. Euh, elle va venir avec euh, différents moteurs. Là, Il parle d'un V6 de, de 3.8 litres euh, qui va développer 334 chevaux. Un V8 euh, de 5 litres qui va développer 425 chevaux. Euh, Puis un, un nouveau V6 Biturbo qui va développer 370 chevaux. Euh, fait que tu vas avoir plusieurs choix. Il va probablement avoir des tractions intégrales, des choses comme ça. Puis il parle. Euh, qui va avoir de la, de la conduite semi-autonome. Fait que des technologies de, de conduite semi-autonome là-dedans. Okay. Fait que euh, j'ai hâte de voir. Euh, Puis là, il est supposé aussi avoir une G70 qui va euh, apparaître. Fait que probablement une, une berline... Euh, si on y va avec ce que c'est supposé être, là, on va avoir une berline G70, ça va peut-être être la, gro la, la grosseur d'une euh, Sonata, j'imagine. Euh, ou peut-être un petit peu plus petit. Puis, euh, on va avoir aussi euh, un coupé sport. Donc, est-ce que la Genesis Coupe va devenir un S quelque chose ou un GS80 ou GS70 ou un sport? Je ne sais pas, mais ils vont s'en aller avec, euh, avec un coupé sport aussi. Puis, il est avoir deux VUS qui vont s'ajouter. Euh, fait La question qu que Moi, je me pose, c'est que si tous les véhicules de niche s'en vont du côté de Genesis, Hyundai va baisser de gamme tandis qu'il était occupé à monter de gamme. Ça ouais. va être un peu... Ouais, mais Ça dire, que... Tous les véhicules bas de gamme vont rester chez Hyundai, puis tout le reste <rire> va s'en aller chez Genesis. Quand Hyundai s'est refait, essayer de se faire une image de marque depuis 20 dernières années en mettant des véhicules plus haut de gamme. nous ouais, si Je ne pas... mais... sais pas <rire> si c'est un, une mauvaise chose ou une bonne chose, mais... D'un autre côté, ils, oh, ben, ils, fait regardent, fait. ils regardent les Japonais et ils disent Ok, ben Toyota, a, Toyota a Lexus, euh, on, y a Infinity, ouais, ben, il y a Infiniti, Infinity, ouais. il y a Acura qui, qui, qui, qui, qui devrait ouais. mourir depuis qu'elle existe. Puis ouais. il y avait la marque haut de gamme de Mazda, que je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, qui n'a jamais vu le jour, puis que c'était aussi bien de même. Oui, ben dans ça, Mazda. Même Lexus, ouais. On a tout beau dire, là, ça commence à faire du sens, mais ça a toujours été des, des Toyota en demi-teinte. On voyait que c'était une Toyota de trois coins de rue d'avance depuis, depuis que ça existe. Là. Ah oui, mais ouais. c'est... Mais là, aujourd'hui, on s'entend-tu que la, non, la, ça calandre, la calandre de oh, Lexus... On peut pas en manquer. Là. Non, non, non c'est sûr C'est quasiment, quasiment un, un, un débouche-bouteille. Mais bon, oh, ça, ça... Ben, <rire> ils ont été chercher... Celle d'Acura est pas vraiment... <rire> le bec d'oiseau d'Acura, est tu vraiment mieux? Non, non, mais c'est ça. fait il y, a, il y a Infinity qui a compris un peu plus. Ils ont des voitures un peu plus euh, sexy. là Mais bon, je veux dire, j'ai vu une Lexus... Euh... C'est quoi, une 350 l'autre jour Puis j'ai regardé par deux fois. Je n'ai pas trouvé l'aide. Ah, que... dans, dans, dans nature, il fait bien. Oh, ouais, Sur un stand c est, c est, dans un salon de l'auto, puis dans nature, c'est pas pareil. C'est pas, pas, pas, pas non, c'est pas identique. Mais c'est ça. Fait que je sais pas. Je veux dire, ils regardent, ils regardent les Japonais et disent Ah, mais sont... si eux autres sont capables, on est capables nous autres aussi. Je veux dire, il ah, a, oui, y a les capables. reins forts, là. ils ont, on ils, ont ils font, ils font de bonnes voitures. Fait que j'ai pas peur au fait qu'ils sont capables de faire quelque chose de luxueux. J'ai juste encore. Des craintes que certaines personnes ont encore peur de, de mettre beaucoup d'argent sur un produit qu'un a, qui a Hyundai écrit en arrière. Est-ce que d'appeler ça Genesis va changer un peu la perception du monde? Je ne sais pas. Regarde, en tant que fier ancien propriétaire de Hyundai Excel qui brûlait plus d'huile que de gaz, <rire> j'aurais aucun problème à m'acheter un Hyundai plus haut de gamme aujourd'hui. Ouais, est ça. Ça on est à des années lumière de. Non, ouais, c'est clair. Là, ils achètent des, des, des, des moteurs euh, de passé date de chez Mitsubishi, là, qui, qui étaient déjà 20 ans en arrière, puis Michoupichi a racheté les plans dans les poubelles si Yandé n'a pas passé pour les acheter. Là. Non, c'est ça. Il fallait partir. <rire> c'est ça. Puis, euh, ils, ont, ils ont fait une bonne job. Tu veux, ils veulent rivaliser, avec la Genesis G90, ils veulent rivaliser euh, la classe S de Mercedes, la série 7 de BMW, Puis la Et A8 on... de oui. chez Audi. de même, Lexus puis Infinity n'ont pas réussi sur leur bord. C'est des grosses bouchées, ça. Ben, non, c'est ça. Mais est-ce que tu sais, sont-tu capables? On verra. Tout ça. Euh, mm. fait que ça va sortir bientôt. Parce que tu y ils qu'en Corée, là, au mois de décembre, les voitures vont pouvoir être commandées sous le nom de Genesis. Fait je de voir quand, mm. elle, ça, va arriver, quand elle, ça va arriver ici. Puis après ça. Ça va faire quoi chez les concessionnaires Hyundai? Ils vont tu Tu sais, certains concessionnaires Hyundai euh, peuvent oh, vendre la C'est très, très limité. Euh, je ne suis même pas sûr qu'ils peuvent tout vendre la Genesis. Je pense que ça prend des formations spécifiques pour réparer la voiture, des choses comme ça. Ah oh, ouais. Euh, ouais ben, je sais que les il n'y euh, a pas beaucoup de garages qui l'ont. Je sais que Hyundai euh, Saint-Laurent, ils bon, Oui, c'est ça, ils ne doivent pas en vendre des tonnes. Et de toute là. façon, mmh. ils doivent en avoir combien de disponibles au Québec en tout est partout? Ils doivent en avoir un Il y a combien de concessionnaires il y a des monnaie, tu ne peux pas mmh. donner une à tout le monde? Je pense qu'il y en aurait sûr. plus que ce qu'il y en a ici. C'est ça. Mais là, <rire> tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va prendre une concession séparée? Est-ce que ça va prendre. Est-ce qu'ils vont faire comme, tu sais, Chrysler avec Fiat, ça veut dire faire un un deuxième salle de montre une deuxième salle de montre dans le même concessionnaire mariage avec un champ à rapport. moi ouais, c'est ça tu sais euh, puis dans un parce que là tu avoir deux voitures tu peux pas faire un un concessionnaire complètement différent avec deux autos puis encore là tu Mais... veux tu prendre la clientèle type que tu vises avec une Icus ou un, un, une Q80, 80... non pas une Q, c'est vrai, c'est la G, oui, une G whatever quad que tu essaies de vendre près de 100 000 puis tu veux -tu vraiment qu'il croise la clientèle, qui s'en vient s'acheter une Hyundai Accent dans la même salle de monde. C'est ça, peut-être ça aussi, mais tu sais, au début, tu n'auras pas le choix, là. Mais, ouais, tu sais, un coup d'ici 2020, quand tu vas avoir 6, 7 modèles, 8 modèles, ben là, peut-être que tu peux dire à tes concessionnaires, ben là, vous construisez une salle de montre séparée. Puis, euh, c'est ça. ça c'est un, un peu comme Infinity. C'est la Mercedes. Ça. Ouais, mais tu sais, y a, y a la Smart, il y a une, un modèle. Au Canada, c'est la Smart for Two. Il n'y a même pas la Smart, for, la Smart for Four, des affaires comme ça. La Smart pour 4, elle se vend en Europe, mais elle se vend ici, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si il... t'as des limites dessus, si t'as pas tellement le choix. Des fois, pour te rouvrir un concessionnaire ouais, non, smart, ça, ça serait absurde. T'as un modèle. T'sais. Le gars, il est dans, dans le showroom. Il y a une <rire> super grosse salle de vente. Puis il y a un char qui non, met le parle, pied est de... est au milieu. T'es dans <rire> <rire> <tout> le domaine. <rire> <rire> tout le monde fait le tour. C'est Tu sais, C'est juste dans le même sens que la clientèle vient s'acheter une Fortu. Puis la sec vient s'acheter une Mercedes Class 6. Je presseux qui ne pas dans le même restaurant. Là. Non, probablement pas. Mais bon, on verra ça. Euh, on va en on va savoir plus à la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine. Euh, Puis, dernière nouvelle, ben, euh, vous connaissez le Murano euh, Cross... Euh, comment est-ce qu'il s'appelait? Cross Tour? L'espèce le, le de Murano ça? convertible. Ouais. Oui pression d'avoir vu une licorne quand t'en croises un, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, ben, moi, je croise pas mal de licornes parce que il y en a au moins deux dans mon coin, puis je ai vu un autre ce matin. Je pense qu'ils me suivent. Je pense qu'il y a... Ça certement... peut être bien cher, usagé ce qui j'ai dit. Ben, ça, il faut que tu en trouves parce qu'ils en ont vendu comme <rire> six au Canada, je pense. Ils sont tous euh, sont tous dans mon coin. Mais euh, tout le monde... Pas de goût. Hein, une fin, non, mais tout le monde, pas de goût, reste dans le coin, ça, avec... Je l'ai croisé, c'est quand? Euh, hier. Hier, un, un noir sur, le, sur une route euh, en... Point clair, puis dans mon coin, il y, en a, il y en a un blanc, puis il y en a un gris qui se promène de temps en temps. Fait qu'il y en a On deux. A de quoi, le monde, qui conduit ça. Je sais pas. <rire> ça, je, je pense il que... me semble qu'il porte tous des gros chapeaux avec des lunettes foncées. Parce fait <rire> des véhicules, tu es capable de te faire une image de ce que le, le conducteur type devrait avoir à l'aide, d'après toi, mais non, Murano, comment tu. C'est beaucoup des madames. À date, je pense que ceux que j'ai vu conduire, c'est des... Ben, ça n'a pas grand-chose de viril en partant, c'est sûr. Surtout si tu le prends blanc un top beige. Mais... Comme ça, ouais. Comme ça. Mais bon, euh, fait que pour, tu sais, puis vu que ça, ça a super bien marché, euh, oui, c'est un succès. Jag Jaguar Land Rover ont introduit euh, le... cette chose. Le, le Range Rover Evoque convertible. C'est euh, okay. oh mais mais, beaucoup mieux équilibré que sur l'autre. C'est beaucoup, moins... beaucoup plus beau. Oui. Je, regarde, je regarde la photo de presse en orange. Là. Euh, ça ne me, la... me dérangerait pas. Non, pas. C'est pas pareil. Non, j'avoue que celle-là, ça ne me dérangerait pas pendant Même si, tu sais, le, le Evoque quand même. La, la ligne de toit fait beaucoup pour euh, le look de cette auto-là, parce que c'est une ligne qui est très, très pen, penchante vers l'arrière. Ça le change euh, beaucoup de pouvoir voir de toit. Pas mal. Mais c'est vraiment joli pareil. Euh, ça ne me dérangerait pas pantoute de conduire ça. Euh, sauf le problème, c'est que bon, le prix américain va commencer à 50 475 prix, avec un toit. Euh, Donc, euh, en canadien, c'est probablement 90 000 parce que notre argent ne vaut rien donc je euh, j'aurais pas, pas vraiment les moyens euh, d'acheter ça euh, fait que c'est à peu près ça je ne sais pas si, euh, si Jaguar ça, va les offrir les... le, le, le F-Pace leur prochain VUS en convertible aussi peut-être qu'ils vont regarder ce qui va se passer chez euh... j'aime les photos de presse où est-ce qu'ils roulent dans le boue jusqu'à hauteur du top des roues avec le toit ouvert tu sais oui tu Mais... sais prendre un bain de boue pendant que tu conduis c'est peut-être quelque chose ben, okay. à... tout le monde fait ça avec son okay. Range rover de 100 000$ dollars c'est sûr Euh, mmh. fait que c'est ça il va être lancé mi-2016 euh, il va y avoir un V6 euh, de turbo compressé là euh, ça va être un supercharger qui va donner 340 chevaux 380 livres pieds de coupe quand même pas payé pour un convertible euh, un, un, un, un VUS convertible euh, puis ah, tu as le modèle d'entrée 40 990$ avec un 4 cylindres 2 litres euh, et soit on parle d'un turbo diesel on n'aura pas ça ici Euh, ça va être juste en Europe fait que probablement juste euh, le, le, le V6 avec euh, le, le, le supercharger Et le prix à moi je, je sais dans les Vogue que j'avais essayé euh, moi il y avait un 4 un, cylindres c'était un 4 cylindres turbo compressé mais dans ce temps là c'était un EcoBoost je pense ouais. que c'était un 6 cylindres EcoBoost euh, -tu, il parle d'un 4, un, un 4 cylindres 2 litres turbo compressé Euh, OK, ça, c'était le diesel, Puis, il parle d'un 2 litres, 4 cylindres, pétrole, 240 chevaux. C'est pas écrit qu'à euh, tech dessus, toi, Jean? Non, je penserais pas. <rire> non, EcoBoost. Euh, mais je, je, pense pas qu'ils ont encore accès à la technologie de Ford, mais peut-être qu'ils peuvent acheter le modèle. ça, c'est acheté sous licence, là. Mais tu sais, là, il y a plein, il y a plein de prix, là. Il parle d'un modèle à 34 900, il parle d'un modèle à 40 000, il parle d'un modèle à 50 000. Arrêtez de me mélanger, on le verra, mais que ça sort. Bon t'as essayé euh, as de parler de stocks qu'on peut pas s'acheter. Euh, Jean-François? Oui? La ça achève? Ça achève. Enfin, c'est encore des choses qu'on peut pas s'acheter. Ouais, bon, mais ça, ça... Ce ouais. bon, serait pas, ouais, sera pas tellement pratique, je pense, ça la route. Non, c'est non. Oublie ça. Surtout dans la neige, oublie ça. Ouais, dans la neige, pis, euh, avec les, les, les nids de poules, j'ai l'impression qu'il y aurait plus d'accidents que maintenant, puis que... Mm. Les, les voitures seraient pas mal plus endommagées. C'est sûr qu'avec des lumières à vinyle la nuit, ça serait ordinaire. Des collants, ouais, surtout des collants, ça, ça, allume pas bien bien. J'ai de te promener avec tes flashlights, là. Ouais. Euh, Bon, qu'est-ce qui se passe en NASCAR ça, bon. Les séries, ça achève, puis il oui. y a une retraite. Oui, euh, tout ça en même temps. Euh, C'est les séries qui, qui se poursuivent en NASCAR. Euh, comment ça fonctionne euh, J'ai dit ça. C'est quoi C'est l'année passée que ça. Vous en avez parlé, euh, ouais. quand ça commence à trois courses, ça, ça commence trois courses, puis à peu près, il euh, y a à 16 euh, pilotes qui, euh, qui sont dans la course pour le championnat. Euh, cette année, les trois premières courses ont été gagnées par les différents conducteurs. Kevin Harvick, lui, qui est le, est le champion de l'année passée. Euh, les deux courses ont été gagnées par Matt Kenseth, euh, puis Danny Hamlin. Ce qui est arrivé, le, le, comment je pourrais dire ça, le, le, le, le fun a commencé les trois courses suivantes. Les trois courses ont été gagnées par euh, Joe Logano, les trois. Okay. Déjà que lui avait gagné plusieurs courses euh, durant la saison. Euh, il y avait une voiture assez performante. Euh, l'équipe Penske, cette année, s'est euh, pas mal euh, démarquée euh, du lot. mais De toute façon, l'équipe Penske est, est forte, peu importe dans quel série qu ils sont. Ça, c'est soit NASCAR, IndyCar, ils sont forts. Okay, NASCAR, ils sont forts. Avec Ford, euh, c'est comme un, un retour de Ford. Ça fait une coupe d'années que Ford est comme plus de partout. On les voit vraiment plus. C'est soit c'est Chevrolet ou c'est Toyota. Donc okay, là, c'est le retour de, de Ford. Um, puis là, il y a, durant ces cou trois courses à Charlotte, au Kansas, puis à Talladega, ils sont rendus douze. Puis les trois courses suivantes, il y en coupe quatre encore. Okay, C'est yeah. là que la, la, la, la, MARDE a pogné. Elle a vraiment <rire> pogné et solide à part de ça. C'est à euh, euh, Martinsville. Euh, cette piste-là est quand même très petite. C'est considéré comme, euh, pour, en, en anglais, un short track. Puis il y a toujours du fun qui se passe dans cette course-là. Il y a toujours du, des pilotes qui ramassent d'autres pilotes soit que c'est par accident, soit c'est vraiment voulu. Mais ouais, dans cette fois-là, c'était vraiment voulu. Je ne sais pas pourquoi. C'est euh, Joey Logano qui s'est fait vraiment rentrer dans, solide par euh, Matt Kensett. Matt Kensett qui n'était même plus dans la course pour euh, le championnat. Euh, dans cette course-là… C'est un peu Oui, surtout là, je n'ai pas, pas fini. C'est que durant, durant l'accident, Joey Logano menait la course puis McKinsey était huit tours en arrière. Et okay. McKinsey a décidé de rentrer mais solide dans le côté à, à Joe Logano. Il, il a vraiment sorti la course, solide. Euh, et là, la la, a poigné, la bataille a presque poigné dans les, les, les puits de, de, dans les puits, mais Asuka a décidé de, de suspendre pour deux courses euh, McKinsey. Euh, pour celle de, du Texas et celle de Phoenix, Puis, euh, ben à Martinsville, ce qui est arrivé, c'est Jeff Gordon qui a remporté la course. Euh, là, Vu que c'est dans cette série-là, vu qu'il les, n'y les, a pas ça les Miniters 8, si tu gagnes une course dans ces trois, c'est Martinsville, Tex, Texas et Phoenix, si tu gagnes une course, tu vas directement au, euh, au Championship 4. c'est-à-dire les quatre pilotes qui, qui restent. Puis ben Jeff Gordon c'est le premier à, à rentrer euh, par la porte, dans euh, la grande porte. Fait que là, il reste euh, une course, S. Phoenix, euh, pour décider vraiment c'est qui qui va, qui sont les trois autres qui vont aller dans cette euh, euh, dans cette course là, dernière course à Homestead à Miami pour déclarer le, le champion euh, de la série. Euh, puis je vous avais parlé que, que Jeff Gordon euh, c'était sa dernière année en NASCAR. Euh, fait que c'est peut-être je sais pas si c'est arrangé peut-être que oui, peut-être que non mais euh, si jamais des champions ben ça, va, ça va couronner une carrière euh, une fantastique carrière avec la même voiture la même propriétaire, le même numéro euh, ça a jamais changé ce serait vraiment le fun c'est qu'à la dernière course il y a eu le, le, son, son visuel au début avec le le, le rainbow Euh, je ne sais pas si ça va se faire, euh, mais ça serait vraiment un, un, assez spectaculaire qu'il puisse revenir à ses anciennes couleurs puis gagner la course puis gagner le championnat. Mais je ne sais pas si ça va se faire. C'est quand même assez compliqué quand il y a un voiture euh, devant toi que tu dois dépasser puis remporter la course. Ouais. Euh, ouais. Fait, fait que, que euh, peu... Jeff pourrait sortir euh, par la grande porte avec, euh, avec une victoire. Puis le, le trophée, ouais. Finir sa ouais. carrière champion. Ouais, ça serait pas pire. J'aime ai, bien Jeff Gordon, même s'il y en a qui ne l'aiment pas parce que c'était ah, comme. Le final, Hollywood. Ouais, sûr, un final digne d'Hollywood. Ouais, c'est sûr. Il y avait un film sur lui, tu sais. C'est après Mais euh, c'est arriver. C'est sûr que. Euh, ce qui est, quand. À Talladega Degas, ce qui s'est passé, c'est Dale Jr., les fans de NASCAR, là, il y en a trois quarts qui trippent sur lui. Euh, puis quand ils gagnent pas c'est pas le fun des commentaires sur Facebook c'est comme c'est leur préféré puis à Tel ce qui s'est passé c'est que il y a eu un drapeau jaune mm -hmm. euh, dernier tour il y a eu un drapeau jaune blanc il y a un peu un yellow uh, green puis checkered c'est comme le tour c'est fini Bien. puis ce qui s'est passé c'est que durant le drapeau jaune ben euh, ce qui s'est passé c'est qu'il était premier Mais NASCAR a décidé qu'il était douzième. Mais il était premier quand on regardait les images, il était premier. Fait à cause de ça, il a pas pu se qualifier pour la, la ronde suivante. C'était un, un genre de scandale sur Facebook, les réseaux sociaux là ont quasiment pris feu à cause de ça. NASCAR a pu s'expliquer pour expliquer pourquoi que Peter Arnold pas fait la, la C'est pas qualifié de la prochaine ronde et pourquoi elle a été deuxième dans cette course-là. Il okay. faut que ça a okay. le dégât, c'est sa course. C'est les Super Speedway, puis d'habitude, euh, c'est les Hearnards qui dominent d'habitude dans ces courses-là. Fait que ça a comme un peu jeté de l'huile sur le feu <rire> dans cette course-là. Les séries ont été assez euh, spectaculaires cette année-là. Euh, c'est sûr qu'il en reste encore deux courses. Puis ça reste encore de, de, de barder. J'ai bien hâte de voir qui va ressortir gagnant de cette, euh, cette championnat-là cette année. Mais Il reste ouais. deux semaines. Euh, oui, c'est ça. On, semaines, va, on va en reparler dans deux semaines. C'est ça. <rire> tu nous, nous diras qui, qui a remporté ça. C'est Jeff Gordon. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir un film. Ben, sûrement. On, peut peut euh, des, on va avoir un pareil. Ils vont appeler ça Days of Thunder. Ah non, ça j'ai deux. Ah, deux. Ouais, deux. Days of, Th of Thunder 2 avec euh, c est c est ça, Tom Cruise. Euh... <rire> bon ben c'est beau euh, merci Jean-François donc on va, on va terminer l'émission là-dessus messieurs si euh, les gens veulent vous euh, parler, vous, vous rejoindre, comment font-ils ça, attends Jean-François euh, sur Twitter, asgfellier euh, toi Martin? Ah, sur la plupart des réseaux sociaux par mon nom, Martin Sagala même, même Google Plus? Je pense plus que ça marche encore pour être bien sûr. Ouais. Ça, ouais, ouais, ouais, ça, ouais, ouais. ça existe encore. Ça existe encore. Je vois une fois de mais temps en temps. J'ai quand, quand même un compte là-dessus. Là J'y vais à peu près jamais. Mais je, oui, je vais sûrement vais être notifié quelque part dans mes. T'es-tu sérieux? Ouais. Toujours pour les poids canadiens à cause 1909. Ça, c'est des poignes. <rire> okay. Ouais. Ah, OK. Moi, je... Moi, je, je, je c'est ça. je vois de temps en temps, mais je, je néglige ce réseau social. Euh, la plupart ouais. des gens le négligent. Google compris. Moi, c'est ça. <rire> Donc, et moi, si vous voulez me rejoindre, bien sûr, sur Twitter, c'est Askalazormo. Euh, il y a le compte du podcast qui est à Podcast Auto. Il y a le site qui est le Il y a aussi l'adresse euh, courriel, le podcastauto à gmail.com. Vous pouvez nous écouter sur Radio H2O, il y a peut-être des gens qui le font même en ce moment. On est diffusé le samedi et le dimanche. Puis vous pouvez nous télécharger sur iTunes ou directement sur le site si vous voulez. Et puis vous pouvez me lire aussi à chaque deux semaines, j'ai un nouvel article qui va sur le blog automobile de Kijiji qui est au kijiblog.ca dans la rubrique, dans la section véhicules. Et cette semaine, c'est mon essai de la Ford Mustang 2015. Donc, mmh. euh, c'est ça. Si ça vous intéresse, vous irez lire cela. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté une autre fois cette euh, émission du Podcast Auto. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.